toute L'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Virgin Radio, Rouen Pop Rock sur le 89.4 en ce dimanche 11 juillet. Bienvenue dans l'émission Label Rock、euh, avec Sébastien aux commandes pour la dernière de, de l'année. Ravi de vous retrouver après、euh, notre absence hein, la semaine dernière. Main Square Festival du côté de Arras oblige. Et puis, puisqu'on parle de décrochages locaux, des festivals comme ça un petit peu de l'été, sachez que la semaine prochaine, Virgin Radio sera du côté de e x l e s b a i s Du vendredi 16 au dimanche 18 juillet, donc inclus, et notamment avec、euh, de 16h à 20h Tidav avec Mathilde, ça sera vendredi, samedi et dimanche, et de 20h à minuit WF pour vous faire vivre l'intégralité de cet excellent festival. Ça sera donc la semaine prochaine, ce qui veut dire que c'est la dernière de juste avant l'été de, de la b e l l Rock. Donc j'espère que vous vous tenez bien frais en ces fortes chaleurs en ce dimanche donc, 11 juillet. Ça sent bon les barbecues, ça sent bon la piscine. J'espère que vous serez donc du côté du 84 la semaine prochaine pour vous rafraîchir donc du côté d'Aix-les-Bains. Moi personnellement, la semaine prochaine, je serai du côté des nuits de Fourvières pour applaudir un monsieur que j'aime beaucoup, un grand de la chanson française, tout jeune. Mais il a éclaté en ce début d'année. Il s'appelle Arnaud-Florent Didier. Il ne m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand, ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres.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 Label rock comme tous les dimanches sur Virgin Radio One, pop rock. L'ami Arnaud, Florent, Didier pour commencer cette émission avec un extrait de son tout nouvel album, un album qui est sorti en début d'année, qui s'appelle La reproduction avec ce titre qu'on qu l'a découvert. C'était、euh, l'an dernier France Culture. Je vous parlais donc du Festival des Nuits de f o u r v i è r e qui a débuté du côté de Lyon. C'était le 4 juin dernier qui va se terminer au 31 juillet. Encore de très belles affiches à venir, notamment donc dimanche prochain. Belle affiche avec les Londoniens coup de cœur de l'année 2009, dit XX. Avec en première partie donc Arnaud, Florent, Didier. Je vous rappelle que vous pouvez encore réserver vos places pour aller aux Nuits de f o u r v i è r e Vous pouvez le faire notamment par internet sur www.nuitdefourvière.fr. A noter qu'à partir de demain matin, comme d'habitude, vous retrouverez l'intégralité de la playlist de cette émission de La b e l Rock sur le blog de w w w v i r g i n e r a d i o r o a n e f r avec notamment le lien des Nuits de Fourvière pour aller réserver vos billets. Tiens, puisqu'on parle du festival des Nuits de Fourvière, sachez que les New Yorkais de Vampire Weekend seront eux aussi en déplacement aux Nuits d e Ça sera ce mardi, mardi 13 juillet, pour une affiche américaine de haute qualité, puisque l'on retrouvera aussi sur la scène du théâtre antique The National le Vampire Weekend, donc tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Cousins, histoire de se mettre un petit peu la pêche. On est ensemble jusqu'à 20h, Virginie Radio 1, Pop Rock. Radio Rouen sur le c 94, pop, rock, l'afro-pop des New Yorkais de Vampire Weekend qui seront donc à l'honneur des nuits de f o u r v i è r e avec The National. C'est ce mardi 13 juillet. Un premier email qui vient de tomber. Est-ce que tu peux redonner Sébastien, s'il te plaît, l'adresse pour aller réserver? On veut pas manquer ça. Signé Cathy et Jean-François, pas de soucis. w w w n u i d e f o u r v i è r e f r w w w n u i d e f o u r v i è r e f r Sorry about a small town girl who came from humble beginnings to just do all so well. She used to go to Ray's Park, I've s c h o o l but now s h e lives in Hollywood up in n o r t high hills. And I said, It's okay and it's alright, but she says everything is going on so wrong in my life. And I said, You got it all, you got it made, but she said, Money, hundred o l $100, just come buy me everything. And I said, Everything's okay and everything's alright. She s a y s I bet all I was was just a s h a g She says I'm fed up from just being friends But I said that's the end of the story That's just the way it is It's okay and it's alright But she says everything is going on so wrong in my life And I said you got it all you got it made But she said money h o n e y d a r l i n g just c a n t by u me everything And I said everything's okay and everything's alright m y And to just do all so well. She used to go to Range Park High School, but now she lives in Hollywood up in Los Angeles. And I said, It's okay, and it's alright, but she says everything k e e p s going on so wrong in my life. And I said, You gotta i k n o、oh, you g o t i t make b u t She said, Money, hundred dollars, just come buy me everything. And I said, Everything's okay, it's, it's all fucking alright. e e v r y t h Is n g going on so wrong in my life, and I said, You got it all, you got it, m a d e But she said, Money, h o n e y d a r l i n g just c a n t buy me everything. And I said, Everything's okay, and everything's alright. Virgin, radio, pop, rock avec deux heures de nouveautés comme tous les dimanches. Sébastien, pour vous servir tout ça jusqu'à 20h, c'est l'émission Label Rock. Hein, vous avez l'habitude. Good Shoes, Small Town Girl, à l'instant, extrait d'une compilation de l'excellent label indépendant londonien qui s'appelle Young and Lost Club. Hein, très actif ce label qui n'a sorti pas moins de 50 singles cette année. 34, un titre que vous retrouvez. Vous retrouverez d'ailleurs sur cette double compilation. Qui vient de sortir à l'occasion du cinquième anniversaire du label. De très bonnes choses hein, sur, ce, sur cette compilation double CD hein, en plus.、Hein. 50 titres, hein, je vous le disais, c'est vachement, vachement, vachement bien. Good Shoes, donc Small Town Girl hein, du côté de Londres. Et on reste du côté de Londres avec un deuxième extrait de cette compilation anniversaire du label Young and Lost Club. Cette fois-ci avec un groupe qui s'appelle Joe Lin and Jing z h a n g Jong. Ils viennent de Londres, ils sont cinq, ils sont sortis. Un seul single, mais un fameux single, c'était en octobre 2007 chez Young and Lost Club, ça s'appelle Lucio Starts Fire. Je vous rappelle donc que le groupe s'appelle Jolin and the Jing Jang Jong. Sébastien pour vous servir, on est ensemble jusqu'à 20h. Virgin Radio Pop Rock, on y va. Radio, Rohan, Pop Rock, Jolin and Jing Jang Jong pour commencer avec、euh, Lucio Starts Fire, un deuxième j extrait de la compilation anniversaire du label Young and Lost Club. N'hésitez pas à aller sur le site hein, directement du label indé londonien pour、euh, bah, aller acheter cette excellente double compilation. 50 titres dessus, tous de haute qualité, avec pas mal de, de groupes anglais, anglo-saxons évidemment, londoniens pour la plupart. Donc, Jolin and Jing Jiang Jong, un des coups de cœur de cette émission. Et puis, à l'instant, l'album est arrivé enfin après、euh, 4 ans, hein, quasi de, bah, 2 ans d'écriture, d'enregistrement, de tournée. Mais il y a aussi l'arrivée de, de bébés, des, des, des déménagements. Bref, le groupe anglais The Chap qui a sorti hein, Qui vient de sortir son quatrième album sur le label Loaf Records. L'album s'appelle Well Done Europe. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Un album très très bon hein, pour emmener comme ça en vacances pour s'écouter sur La plage. 12 morceaux de pop moderne comme on l'aime. The Chap, donc m o r o c c a n Nights, ça c'est le titre qu'on vient de s'écouter. L'album s'appelle Well Done Europe. Vous écoutez 4394 ensemble jusqu'à 20h évidemment. C'est la dernière hein, de la b e l l Rock avant de marquer une pause hein, pour、euh, l'été. Alors restez branchés quand même hein, du côté du, du blog de Virgin Radio One. Je vous rappelle www.virginradio1.fr avec peut-être des petites émissions comme ça, des petits podcasts à télécharger, notamment du côté de la b e l l Rock. Tout au long de l'été, on a reçu beaucoup beaucoup de nouveautés. Et franchement, ça sera trop tard hein, pour les passer en septembre. Donc, autant en profiter. Vous mettez ça tranquillement dans vos téléphones portables ou dans vos iPods. Et vous partez en vacances. Et vous aurez du bon son pour vous accompagner. En parlant de beaux sons, tiens, nouveautés sur le label Matador. Je vous rappelle que ce label、euh, new-yorkais est distribué en France par Beggars Banquet. Avec le retour des Canadiens de The New Pornographers. Nouvel album qui s'appelle Together.、Euh, Pour rappel, hein, et pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce groupe de Vancouver, on dira d e qu'ils sont une sorte de super groupe, puisque l'on retrouve des membres de Swan Lake, on retrouve notamment aussi la rousse Neko Kais et un certain monsieur A.C. Newman. Pas de grosses u r p r i s e s sur ce nouvel album, comme d'habitude, c'est bien foutu, avec 12 chansons de pop nerveuses et mignonnes tout plein. La preuve en musique maintenant dans la Bell Rock sur le 894. Ça s'appelle If You Can't See My Mirrors. Je vous rappelle, l'album s'appelle Together et le groupe, lui, s'appelle The New Pornographers. If You Can't See My Mirrors, I see you coming around, yeah, you're coming around. If You Can't See My Mirrors, I see you coming around, yeah, you're coming around. Can't see my mirrors, extrait du nouvel album des Canadiens, d e New Pornographers. L'album s'appelle Together. C'est une nouveauté du label Matador distribué, bien évidemment. En France, par Beggars Banquet. On reçoit beaucoup de très bonnes choses de, ce, de cet excellent distributeur, Beggars Banquet. Tiens, une autre nouveauté, justement, dans Label Rock sur le 894. Mais ce coup-ci, pas du label Matador, mais du label anglais Rough Trade. Le retour des Old Steady, avec un extrait donc, de leur nouvel album qui s'appelle Heaven is Whatever. Ils sont quatre, hein, quatre New Yorkais qui livrent là un cinquième album de très haute qualité, avec un son, comme d'habitude, résolument rock et des compositions qui ont gagné en maturité, on va dire. On va s'en écouter un extrait tout de suite dans cette émission. Le groupe donc s'appelle The Old Steady, l'album Heaven is Whenever, et nous on s'écoute un extrait qui s'appelle Barely b r e a t h i n g On y va. You should have seen him just after midnight. Well, they were down on the rock and still high from the street fire Talking like it wasn't really much of a big thing to be out on the tiles and barely breathing We were barely breathing Showing up at shows like you care about the scenes s e e La Bell e Rock sur Virgin Radio Pop Rock, deux heures de nouveautés, pas comme les autres. C'est le cas avec un extrait du cinquième album des New Yorkais, The Old Steady. L'album s'appelle Heaven is Whenever. Il fait encore très chaud, hein, 18h30. J'espère que vous vous tenez bien au frais, que vous avez un petit verre bien sympathique entre les mains et que vous écoutez l'émission jusqu'à 20h. Deux heures de Pop Rock, pas comme les autres. Merci pour. Pour tous vos emails, hein, notamment euh, Seb,、euh, l'émission nous a manqué la semaine dernière. Bah, écoute,、euh, vous n'avez pas perdu au change hein, puisque vous étiez du côté du Main Square Festival. Je vous rappelle que c'est la dernière de la b e l l Rock avant l'été ce soir, qu'il y aura quelques surprises tout au long de l'été sur www.virginradiorone.fr e avec notamment des, des podcasts électro et aussi pop rock, beaucoup de nouveautés. Et je vous rappelle qu'on c é d e r a donc la place avec grand plaisir à nos collègues parisiens qui vont lâcher la capitale pour venir. du Côté d'Aix-les-Bains la semaine prochaine, puisque Tidav e sera en direct de 16h à 20h, en direct du festival Musilac du côté d'Aix-les-Bains. Ceci à partir du vendredi 16 jusqu'au dimanche 18 juillet. Ça continuera de 20h à minuit avec double F. Bref, vous allez en prendre plein les mirettes. Ça va être vachement bien avec du live et des interviews. En tout cas, nous, on est encore là jusqu'à 20h avec encore de très belles nouveautés. Avec un, une petite pause électro. Electro pop, on va dire. Tiens, le retour du producteur électro danois Trent Moller dans cette émission avec un nouvel album qui s'appelle Into the Great White Yonder. 4 ans dans la préparation et au final un magnifique album pour tous les amoureux de nappe électronique, d a m b i a n t e d'électro minimaliste, d'électro dub avec dedans des guitares p s y c h é d é l i q u e s pour relever l'ensemble encore un petit peu plus et lui donner la, la profondeur qui,、euh, avec, euh, qui fait de cet album Un très grand album, un des albums de l'été, c'est s u r Autre nouveauté, c'est là la principale nouveauté de Trent m o l l e r sur cet album, c'est la présence de beaucoup de voix dessus. C'est le cas avec cet extrait qu'on va s'écouter tout de suite sur le 894. Trent m o l l e r ça s'appelle Even Though You're With Another Girl. Even though you're with another girl, c'est pas facile, il y a des titres assez compliqués dans cet album. En tout cas, la musique, elle, s'écoute parfaitement bien. La p r e u v e tout de suite, Trent Moller sur le 894 dans la Belle Rock. Féminine à l'honneur dans ce programme Label Rock sur Virgin Radio tous les dimanches de 18h à 20h, avec pour commencer le retour du producteur électro-danois Trent Moller. L'album s'appelle Into the Great White Yonder. Je vous le disais, 4 ans d'attente pour ce nouvel album, et franchement, on n'est pas déçu, loin de là. Et puis à l'instant, une artiste londonienne. Que je vous ai fait découvrir pour la première fois, c'était en 2008. C'était à l'occasion de la sortie de son premier album qui s'appelle The Leader. Elle s'appelle Gemma Ray. De retour donc avec son troisième disque. L'album s'appelle It's a Shame About Gemma Ray. Peut-être un petit clin d'œil au disque le plus connu d'un. D'un américain qu'on aime bien, hein, qui s'appelle Evan Dando, du groupe Lemonheads. En tout cas, 16 morceaux enregistrés en 5 jours à New York. 16 morceaux et surtout 16 reprises de titres qui vont de Ella Fitzgerald, en passant par le Gun Club, Eta James, Galleon Drunk, Gershwin ou bien encore Buddy Holly, mais il y en a encore plein d'autres. En tout cas, c'est un des albums du moment. Avec une Gemma Ray en top forme. Je lisais sur internet qu'on l'a comparé à Nora Jones. Si Nora Jones avait pris quelques échantillons des drogues d'Amy Winehouse. Voilà, ça vous、euh, qualifie un petit peu, ça vous situe un petit peu le personnage. En tout cas, magnifique voix. Gemma Ray, Ghost on the Highway. C'est l'extrait qu'on vient de s'écouter. Et je vous rappelle donc l'album s'appelle It's a Shame About Gemma Ray. Je ne sais pas vous, mais moi, du coup, pendant qu'il fait chaud comme ça et en été, j'ai toujours envie d'écouter un petit peu de reggae. C'est le comic. Maintenant avec une nouveauté reggae, avec un extrait d'un album qui s'appelle j u b i l é C'est le sixième album de l'une des plus belles voix féminines du reggae roots moderne. Elle s'appelle Zema, Z-E-M-A. Et pour l'occasion, elle est accompagnée tout simplement, excusez du peu, par les musiciens jamaïcains des Gladiators. Build us sisters and brothers. Power, power in unity, there is power. power in unity, power. power in unity, there is power. power in love. Whether we like it or not, we are together in this melting pot. Either we die hating each other or come together and let love conquer. In unity, there is power. power. In unity, power. power. In unity, there is power.、Oh, In love, love. racism,、no. ills, satanic, and、no. contaminates the planet. <laughs> Ignorance is unattractive, and this foolishness is not progressive. In unity, there is power. In unity, power. In unity, there is power. In love. We can continue to perpetuate the mess, or approach it and redress. Let's create a b e t t e r future.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 and be free, free, f r e r Soleil à l'extérieur, mais énormément de soleil aussi dans votre transistor avec une nouveauté reggae. L'album s'appelle Jubilé, sixième album. Je vous disais, d'une des plus belles voix féminines, l'américaine Zema, accompagnée pour l'occasion par les musiciens des Gladiators. Alors, on sait pas grand chose sur elle, hein, si ce n'est qu'elle vit à Kingston et qu'elle partage donc ses tournées avec les légendes du reggae jamaïcain, les Gladiators, et ceci déjà depuis plusieurs années. En tout cas, L'album est dispo depuis fin avril avec un reggae qui livre encore une fois un joli message universel d'amour, de justice, d'harmonie entre les races et d'élévation spirituelle. Voilà, Zema with the Gladiator's Band, l'album s'appelle Jubilé. Après le reggae de Zema dans la Bell e Rock sur le 8 9 4 et bah Soleil, toujours avec la magnifique house music de la New Yorkaise Anané, produit bah, par la légende américaine Louis Vega des Masters at Work. un Morceau qui a été écrit pour la finale du Super Bowl américain et c'est un classique hein, que j'ai retrouvé cette,、euh, ce week-end, un classique qui, qui date de 2007 que j'ai donc retrouvé dans les bacs. J'ai l'habitude de vous présenter comme ça quelques petits classiques et franchement j'avais envie de partager ce grand moment de house music vu qu'il fait beau et que tout le monde a envie de, de faire la fête comme ça. Et bah moi ça me fait kiffer ce morceau. Voilà, Anané, c'est ce qu'on s'écoute tout de suite sur le 894, Virgin Radio Pop Rock et puis plus que ça, hein, comme d'habitude. On vous en donne tout. Toujours plus sur cette antenne, la preuve, un année tout de suite dans la Belle Rock. C'est le moment de penser. C'est notre classique de la semaine, la house music spirituelle et fort ensoleillée de la New Yorkaise a n a n é présentée par Louis Vega, produit par Louis Vega, la légende de New York, il me semble. House Music, donc Louis Vega qui fait partie des Masters at Work qui a sorti en 2007 sur le label Nervous Records cet excellent disque a n a n é One Dream. Un petit clin d'œil, tiens, à deux jeunes auditeurs qui ont dansé tout le week-end sur ce morceau. C'est James et Maya, évidemment, à qui je fais un grand coucou. Ils sont en train de se rafraîchir dans la piscine, tout va bien. Aucun souci de ce niveau-là, puisqu'on parle de soleil, autre nouveauté, hein, pas en 2007 mais bien en 2010. Babyhead, que je vous ai présenté il y a quelques semaines, nouvelle signature du label Rockers Revolt. Ils viennent de Bristol, ils enregistrent donc sous le nom de Babyhead. Et comme d'habitude, avec l'excellent label Rockers Revolt, il y aura donc trois singles qui vont précéder la sortie de l'album prévu en septembre prochain. Un album enregistré tout simplement dans le studio de Portishead à Bristol.、Euh, Jungle Lore, c'est le premier single tiré de ce nouvel album qui s'appelle Heavy Weather. Je vous ai passé Ça, il y a quelques semaines. Je vais vous passer maintenant le deuxième single qui s'appelle Think Money. Apparemment, on les a comparés aux enfants cachés d'Ian Dury et Diggy Pop.、Euh, ça, c'est une critique que j'ai trouvée sur l'internet concernant les Babyhead. Alors que le légendaire reggaeman Toots h i b e r t les a proclamés Rasta malgré leur barbe et leur costume. Ça veut tout dire. Voilà les Babyhead, tout de suite dans la Bell Rock sur le 894. Ça s'appelle Think Money. Monnaie. Vous allez voir, ça va être énorme cet été. C'est chaud, c'est pétillant et c'est une nouveauté signée Babyhead, deuxième single. Ça s'appelle Think Money. Vivement, l'album qui va sortir en septembre, l'album qui s'appelle Heavy Weather. Je vous le rappelle, enregistré dans le studio de Portishead à Bristol et ça va sortir bien évidemment sur l'excellent label anglais qui s'appelle Rockers Revolt. Ah, on est bien, franchement, hein, sur le 894 tranquillement. Sébastien sur la bande FM pour vous accompagner jusqu'à 20h. La belle rock, Virgin Radio, Pop Rock. La semaine prochaine, pas d'émission puisque je serai en vacances. Mais par contre, l'équipe de Virgin Radio sera du côté d'Aix-les-Bains. Pour vous faire vivre en direct avec des sessions exclusives et des interviews exclusives aussi. Le festival donc, Musilac du côté d'Aix-les-Bains. Soyez bien au rendez-vous. La musique, ça s'écoute évidemment, mais ça se vit aussi en live. Et je vous le disais en ouvrant cette émission que je serai du côté des Nuits de f o u r v i è r e du côté du Théâtre Antique à Lyon, donc, pour aller applaudir Arnaud, Florent, Didier. Ça sera dimanche prochain. Il sera en première partie d'un de mes coups de cœur de l'année 2020. Le groupe londonien d i XX sur lequel j'ai carrément flashé l'année dernière. Voilà, d i XX donc à Lyon la semaine prochaine et tout de suite dans le poste parce qu'on a un petit peu d'avance donc on va en profiter. Dix x donc dans la Belle Rock juste avant de marquer une page de pub. www.nuitfourvière.fr pour les réservations. N'hésitez pas, il reste encore quelques places. On va se régaler la semaine prochaine du côté des nuits de Fourvière avec l'avenue d'Arnaud, Fleurand, Didier, mais surtout les Londoniens dits XX e en attendant peut-être un nouvel album. Je ne pense pas que ça soit cette année, ça sera sûrement l'année prochaine. En tout cas, ils seront bien du côté de Lyon le dimanche prochain, dimanche 18 juillet. Ne bougez pas, la Belle Rock revient dans quelques minutes, juste après une page de publicité sur le 8 9 4 Virgin Radio, Pop Rock. On revient avec de la, pas de la pop a la s de p américaine, tiens, qui me plaît bien en ce moment. Ça s'appelle The Drums, mais aussi des nouveautés françaises comme Citadel, ou bien encore s i d Matters, ou bien encore M. Si, si, j'ai bien dit M. Bougez pas, je reviens.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 La belle rock, Sébastien, pour vous accompagner sur le 494 Virgin Radio, pop rock, deux heures de musique, pas comme les autres, comme tous les dimanches. On repart dardard avec、euh, un de mes coups de cœur du moment. Ils sont quatre, ils s'appellent The Drums, ils viennent de Brooklyn, le fameux quartier new-yorkais, et franchement, je les adore. The Drums, tout de suite, pour recommencer cette deuxième heure. Excellente nouveauté américaine. Ils sont quatre. Ils viennent de sortir leur tout premier album. Ils viennent de New York et il s'appelle s n The t Drums. Et franchement, ça s o n t bon. Les vacances et la pop indé sur ce premier essai. Franchement, franchement, super bien réussi. C'est une grosse claque pour moi en ce mois de juin, juillet. Hein, et ça va continuer jusqu'en août, septembre parce qu'il est pas p r ê t de. Il va tourner pendant un bon moment ce disque.、Hein. Franchement, The Drums. C'est une sorte de XX, puisqu'on parlait d'XX, mais avec Une zic généreuse et ensoleillée, une sorte de XX version jour. Autant l'album dit XX était envoûtant et à écouter de préférence la nuit. Là, vous pouvez y aller tranquillement et l'emmener à la plage. Puisqu'on parle de plage, je vous le disais, c'est la dernière de la Belle Rock ce soir. Il、euh, y aura quand même pas mal de petites surprises hein, qui vont se dérouler dans l'été, puisque je pense que je vais vous poster quelques émissions comme ça en podcast sur w w w v i r g i n r a d i o r o a n e f r Vous cliquez comme d'habitude sur l'onglet. La b e l Rock, et vous pourrez vous délecter d'excellentes nouveautés parce que franchement, j'en ai des piles et des piles des cartons qui sont arrivés et il y a des trucs super, super, super intéressants. Et ça serait dommage de, de passer à côté.、Euh, tiens, si vous voulez m'envoyer des, des petits emails, il n'y a pas de souci. Vous, vous envoyez un, un email à virginradio-rwan.org.fr, a n e virginradio-rwan.org.fr, a n e notamment et bien avant 20h, hein, évidemment, si vous avez des bons plans ou des festivals pas loin du côté de, de Rouen ou dans la région et que vous voulez en faire en profiter. Pour、euh, partager vos, vos bons plans, il n'y a pas de souci, je vais relayer tout ça à l'antenne. On va revenir maintenant en France avec、euh, un trio qui s'est formé en 2002 qui nous vient de Saint-Germain en Laye.、Euh, Frédéric euh, à la chant, au chant pardon, et à la guitare, Julien à la basse, Michael à la batterie.、Un、nouvel album pour ce groupe qui se fait appeler Citadel. C-I-T-A-D-E-L. Citadel. Deuxième album en auto-production, ça s'appelle Textures of. Dit Impact, c'est distribué en France par Bruit Blanc et je pense que sur le 894 dans la Belle Rock c'est l'heure de durcir le ton un petit peu, mais franchement, quand c'est bien fait comme ça, il n'y a aucun souci. Virgin Radio 1 pop rock avec une nouveauté française, ça s'appelle Citadel. On y va. Virgin Radio, Rohan, toujours à la pointe des nouveautés pop-rock. C'est le cas avec un extrait du nouvel album, deuxième album en autoproduction. Ça nous vient de l'île de France, de Saint-Germain en Laye. Avec un trio constitué de Frédéric, Julien, Michael, ils se font appeler Citadel. L'album s'appelle Textures of the Impact. Vous retrouverez plus de détails sur leur site MySpace. Sachez que c'est distribué en France par Bruit Blanc. Et que bah, je trouve que c'est vachement bien foutu. Voilà, la belle rock ensemble jusqu'à 20h, ça veut dire qu'il nous reste encore 40 minutes de très bon son. Et ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont fidèles à ce programme, bah, savent très bien qu'on peut passer du coq à l'âne, c'est ce qu'on va faire tout de suite, puisqu'on va laisser le, le rock à tendance, à consonance un petit peu, même voire métal. Pour se faire une petite série électro dans la Bell Rock, avec pour commencer une nouvelle sortie sur le label Lobe Records. Une sortie signée par le producteur français Franz Kiermann et le pianiste anglais Tom Hodge. C'est un vinyle, deux titres intitulés Piano Interrupted Parts 1 and 2. A noter que parties 3 et 4 sont proposées comme des bonus lorsque vous achetez ce maxi en téléchargement numérique. On y va. Electronica donc au programme. Tout de suite suivi par une énorme nouveauté du label Infiné, un producteur parisien qui s'appelle a r a n d e l 20h, la b e l Rock, avec Sébastien g a s s é c o u t e z le son de la Bell Rock sur Virgin Radio 89.4 et je vais même pas commencer à vous expliquer combien j'adore, tous ceux qui me connaissent, ce son électro. Rempli d'âme, j'adore. C'est un magnifique premier album. C'est un parisien qui s'appelle a r a n d e l sur le label dirigé par In. Le label s'appelle Infine. C'est dirigé par l'ami Agoria a r a n d e l l e D numéro 7. L'album s'appelle In D. i e Il faut le noter, il a la particularité d'être entièrement réalisé sans aucun sample ni utilisation de MIDI. Il s'inspire et rend hommage au mythique Inside Terry Riley. Alors, pour cet album, a r a n d e l a fait appel à divers instruments boîte à rythme, clavier, analogique, stylophone, apidrome, mélodica, violoncelle, flûte ou bien encore xylophone. Bref, le résultat est franchement bluffant et on peut dire que c'est une nouvelle fois hein, beaucoup de maîtres hein, de la part d'Infiné a r a n d e l l a l b u m L'album S'appelle In D. Et puis juste avant, une nouveauté hein, sur le label londonien Lob Records, signé par le producteur français Franz Kierman et le pianiste Tom Hodge. Vinyl de titre s intitulé Piano Interrupted Parts 1 and 2. A noter, et ça c'est la cerise sur le gâteau, que parties 3 et 4 sont proposées comme des bonus lorsque vous achetez ce maxi en téléchargement numérique. Summertime, trying hard with your summer clothes. You expected more. With your heart jumping in your chest, jumping in your chest, falling on the floor. You stay hidden in the shadows of the lane between the road and the old house. A thousand lonely streets, let me run, let me run. On p a r l a t o u t à l'heure de l'incroyable beauté de l'album électronique a r a n d e l Et bah, sachez que du côté de la pop, là aussi, il se passe de magnifiques choses. La preuve en musique, à l'instant dans la Belle Rock sur Virgin, Radio Pop Rock. Avec un premier extrait du nouvel album des Seed Matters, Brother Ocean, maxi 4 titres disponibles chez b i c o s où on retrouve donc le son des 5 garçons de Seed Matters. L'album reçu il y a quelques semaines est franchement terrible. Il va sortir le 30 août. Il s'appelle donc Brother Ocean. Et tous ceux qui ont craqué quand ils les ont vus hein, du côté des Mardis du Grand Marais, Bah、vous n'allez pas être déçus. Sidmatter's Highlife, donc premier single, l'album Brother Ocean. Et puis à l'instant, une nouveauté anglaise chez Beggars, toujours sur le label 4AD. Un groupe qui vient d'Oxford. Alors, quand on parle d'Oxford, on a l'habitude de, de penser à Radiohead. Et bah maintenant, il faudra penser avec 4 garçons qui se font appeler Stornoway. Et il pourrait bien être la belle sensation folk de, ce, de cette année 2010 avec l'album Beach c o m b e r s Window Seal, souvent comparé à Belle et Sébastien James ou alors les Fleet f o x e s C'est toujours difficile de, de rentrer dans les comparaisons. En tout cas, moi je vais juste dire que cet album propose une pop fraîche qui mélange des ballades de pop comme on vient de s écouter. Avec des, des morceaux plus entraînants comme Zorbing, hein, ça c'est le premier extrait de cet album donc, qui s'appelle Beach Combos Window Seal. Vraiment un très bel album que vous allez pouvoir savourer tout cet été. Quelle heure est-il 19h41, encore 19 minutes de nouveautés, de très bons sons avec à venir une jeune londonienne qui s'appelle Alessie Zark. On ira faire un tour du côté de l'île de France avec The Too, un remix de M, titre qui En ce moment, qui s'appelle Am Setou, un remix plutôt sympathique de M. Et puis on terminera cette émission avec un autre groupe parisien qui s'appelle Lazare, mais en attendant, un groupe français signé sur un label anglais, il s'appelle Team Ghost. Ghost, ça s'appelle A Glorious Time avec une énorme nouveauté qui lorgne largement, aisément et avec grande facilité du côté du shoegazing à l'anglaise.、Ah, ça me rappelle vraiment des très bons souvenirs.、Hein. Ça me fait penser à du My Bloody Valentine par exemple. Ça sonne tellement anglais que bah, ça pourrait être anglais. Et pourtant, eh bien non, c'est un nouveau projet français du nom de Team Ghost. C'est le nouveau nom de plume de Nicolas Fromageau, un des membres fondateurs. De l'excellent groupe M83. Dans ce projet, on retrouve aussi Jean-Philippe Talaga, le fondateur du label culte Goom Disc, mais aussi le multi-instrumentiste Christophe Guérin. Premier maxi intitulé You Never Did Anything Wrong to Me, sorti depuis le 26 avril dernier sur le label anglais Sonic Cathedral. Voilà, c'est vachement bien. Team Ghost a Glorious Time. Il nous reste encore 14 minutes de très bons sons de nouveautés pop-rock sur Vision. Virgin Radio 89.4, c'est la Belle Rock hein, évidemment, Sébastien, pour vous accompagner jusqu'à 20h. À 20h, je vous rappelle que vous retrouverez、euh, bah, les nouveautés de la scène française. Vous êtes、euh, très b a v a r d ce soir par、euh, email, notamment un email qui vient de tomber il y, a quoi il y a quelques minutes de François qui me dit Sébastien, merci、euh, franchement pour、euh, toutes les nouveautés, en particulier les belles voix féminines que tu arrives à nous、euh, trouver comme ça. Est-ce qu'il y a moyen avant 20h, avant la, la fin de, de, de la saison, avant de, de partir? En vacances, comme ça, de nous en retrouver une, une, une autre. Alors, il n'y a pas de souci, je viens toujours avec quelques disques d'avance. Ce n'était pas vraiment prévu, mais du coup, je vais bah, te faire plaisir, François, et te faire découvrir une jeune londonienne du nom d'Alessis a r k Ça, c'est son nom d'artiste. En fait, elle s'appelle Alessie Laurent Marc. Elle est toute jeune, puisqu'elle n'a que 20 ans, et pourtant, elle a déjà sorti depuis 2007 quelques maxis. Le dernier, justement, en date qui vient d'arriver du côté du, de la rue de Sully, hein, sur le 894. Et、eh、b Il s'appelle Soul Proprietor, c'est sur le label Bella Union. Quatre titres, dont celui-ci, The Bird Song, et côté voix féminine. Et、eh、bien J'espère que tu ne seras pas déçu, François, mais à mon avis, tu ne le sauras pas. Voilà, Alesis Arc, The Bird Song, nouveauté donc dans Label Rock, Pop Rock, sur Virgin Radio Rohan. So i hold it. Voilà, dédicace spéciale pour toi, François. Elle s'appelle donc Alessis Arc, jeune londonienne de 20 ans seulement. C'est un maxi. q u a titres r e t sur le label Bella Union. Le maxi s'appelle Soul Proprietor. Et ce qu'on vient de s'écouter s'appelait The Bird Song. Tiens, on va continuer tranquillement jusqu'à 20h. Avec, comme son nom l'indique, de tout un duo, et、eh、ben oui, parisien. De belles voix qui se répondent et se superposent, l'une féminine, l'autre masculine. いいと、せよ、もん。 i n again Standing up at the water's edge, I woke from my dream again. I'd fallen out of bed. There's something in my eye, I don't know quite why. Do you feel the same? Single, je vous le disais, envoûtant et épuré. C'est un duo parisien qui se fait appeler de tout. Premier single, I wanna be with you again premier album qui sort chez v a g r a m Il nous reste encore quelques minutes je vais en profiter pour vous diffuser deux nouveautés françaises. La première, c'est un artiste v i r g i n radio par excellence, CM e s t Mathieu Chélide. Je suis en train de regarder son. Bah、son planning de l'été, c'est clair qu'il va pas s'ennuyer puisque le 14 juillet, donc, mercredi, il sera du côté des francopholies à la Rochelle. Le 16 juillet, il sera du côté de Musilac à Aix-les-Bains et puis il va enchaîner avec le festival des v i e l s l i s c h a r u Il sera au festival des Voix de Gaou, dans les arènes de Nîmes, les arènes de Bayonne et puis il va se faire quelques dates au Zénith. Je crois qu'il doit y avoir à peu près une dizaine de dates du côté des, des, de plein de Zénith, hein, que ça soit du côté de Dijon, Paris. Enfin bref, ça va être la folie du côté de, de chez M. Il va pas s'ennuyer. Et puis, puisqu'on parle du Musilac, hein, évidemment, il fera un passage du côté des studios de Virgin Radio puisque je vous Rappel, l e pas d'émission La Belle Rock la semaine prochaine, puisque l'équipe parisienne va venir du côté d'Aix-les-Bains pour vous faire vivre en direct cet excellent festival avec des sessions exclusives du live, donc, mais aussi des interviews. et Il y a donc de grandes chances que Mathieu passe par les studios de Virgin Radio. M. Amcetou, un remix plutôt sympathique que j'ai reçu cette semaine. J'aime déjà bien ce titre de M, mais le remix est franchement excellent. Voilà, M. Amcetou pour nous emmener tranquillement. Jusqu'à 20h, vous écoutez la Belle Rock sur Virgin Radio. Au Même si je ne sais presque rien, Au Mali, même si toi tu sais presque tout. 3 fois rien、3 fois rien、c e s t déjà beaucoup つ、3つ、3つ、3つ、to 3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、v つ、3つ、3つ、3 e 3 t 3 a 3つ、3つ、3つ、v つ、3つ、3つ、3つ、3つ、3つ、 Ma vie qui veut ça C'est tout. M en remix pour terminer cette saison de la Belle Rock. Mathieu c h é d y donc, je vous le disais, si vous avez la chance d'être du côté des Francopholies, il sort en concert ce mercredi 14 juillet, mais plus proche de nous. Autre gros événement le festival Musilac hein, du côté d'Aix-les-Bains. Je vous le rappelle, en direct sur cette antenne Virgin Radio à partir de. Et、eh、b e n de vendredi, c'est la date justement où Mathieu Chélide aime se p r o d u i r a sur une des scènes du festival Musilac et Virgin Radio sera présent pour vous rediffuser des extraits de son concert, mais aussi sûrement un passage pour une interview. Voilà, c'est la fin donc de la b e l Rock. Je vous souhaite un excellent et merveilleux été. On se retrouve bon, on se retrouve sur e e r r t o v e s u le podcast, hein, puisque j e pense pas que je vais vous laisser comme ça pendant tout l'été et je vais vous proposer. Quelques nouveautés qui vont être distillées. Donc, allez faire un tour du côté de www.virgineradioroan.fr. C'est tout simple, vous cliquez sur l'onglet Label Rock et vous retrouverez bah, des émissions comme ça à télécharger ou alors des mix électro. Bref, tout ce qui、euh, va vous、euh, faire kiffer et que vous pourrez emmener du côté de la plage, de la montagne, bref, ou même rester à la maison tranquillement pour pas perdre la main. Virgin Radio, ça continue évidemment sur le 424. Merci pour votre fidélité. Passez donc un excellent été et on se retrouve très prochainement. Et、comme j'ai l'habitude de, de dire, soyez sage, mais pas trop. Bah oui, allez-y quand même, c'est l'été. Allez, ciao tout le monde. Marilyn b e l l e t ê t demain pour les infos à partir de 7h30. Restez branchés sur le 494. Vous avez rendez-vous maintenant avec la nouvelle scène française. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.、Goodbye. La Belle Rock, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h. Deux h e e u r s de son, pas comme les autres.